Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Outama, et qui te dira ce qu'est la Outama Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur, il se refermera sur eux en colonnes de flammes étendues.